amigots, bienvenue dans cette émission 264 de Goodbye Kevin, c'est Pierrot et je suis avec. lena Waouh, fin de phrase. Wow, wow, wow. Comment ça va Léna Ça va bien et toi à fond, à fond les manettes. Si je vais bien, si je vais bien. On est sous du ronzant. <rire> ah euh, Qu'est-ce qu'il y a de beau au programme Bah ben... non, c'est moi qui commence par mon programme. Euh, c'est bon, c'est on a fini les salutations. Oui, oui, euh, c'est bon. Et, et on s'est vite tout à l'heure en plus. C'est vrai. Alors pour ma part, on aura du psychédé du psychédélisme suisse, difficile à dire. Oh là là. Euh, une sorte de pop new-yorkaise à la voix jazzy et psyché, un espèce de rock noise expérimental et cosmique du Canada, une folk psyché italienne, un autre type de folk d'Atlanta et du pop d'Atlanta dit, dit pop et pour terminer, une artiste de San Francisco validée par Method Man entre autres. Et eh ben, je sais pas si on aura le temps de tout passer. On verra. Euh De, de mon côté, on va aller on va écouter de la musique classique tout droit venue du Québec, puis on va enchaîner avec de l'électropop extravagante du Kenya, on va écouter une sortie du label Ninja Toon et enfin, on va écouter de la techno de Roumanie. Oh, impeccable Bien, euh, je te propose de commencer tout de suite avec le premier groupe Le premier groupe de l'épelle de l'émission, c'est un groupe de rock psyché suisse, comme je l'ai dit dans mon intro, il s'appelle Melodyfield Got, euh, Melodyfields, pardon. Euh, et on en a peut-être parlé voire même certainement euh, dans cette émission déjà, je peut-être en 2018 pour leur premier album, il me semble. Oui, il y a longtemps Il ouais, ouais, y a ouais. très longtemps, bah 2018 hein. Euh... Ça va être déjà 4 ans. Voilà Alors eux ils ont sorti deux albums consécutifs en octobre et en novembre dernier. Le premier euh, s'appelle 1901, il est un peu plus rock. Le second s'appelle 1991 et il est un petit peu plus conceptuel, un peu plus dans l'improvisation, euh, dans euh, l'expérimentation, euh, un peu euh, en mode euh, jam session tardive. Alors les deux en fait euh, ont la particularité en fait d'être composé de en fait c'est une compilation ça va m'organiser de tout le matériel musical qu'ils ont accumulé pendant la pandémie Tu vois ils ont okay, beaucoup, ouais. beaucoup beaucoup beaucoup composé et là ils ont fait deux albums euh, consécutifs avec tout ça donc un album plutôt rock l'autre plutôt conceptuel. Bref nous euh, sur les deux en fait tu retrouves des contributions de plusieurs groupes euh, et de plusieurs artistes différents. tu as les Hol Wave, ta allover et as aussi Go et nous on s'intéresse du coup euh, as aussi des remixes pardon. Nous on va écouter euh, le morceau de clôture du deuxième album euh, avec Goth justement et le morceau s'appelle Son of Man. J'ai eu de la chance de l'écouter avant l'émission, il serait qu'il est très, très est chouette très, très, ouais. très chouette. Melody Fields avec Gotte sur le morceau Son of a Men, issu de leur dernier album 1991. On va rester dans de la douceur, mais différente, euh, avec le prochain projet qu'on va, va, je vais vous présenter. Est-ce que tu savais, Elena qui y avait plus de 1500 espèces de plantes qui poussent aux abords du fleuve Saint-Laurent Bien sûr hein Qui le ne f... sait pas ça C'est où le fleuve Saint-Laurent C'est euh, au Canada. Exactement, au Québec Il faut que t'es forte en géo. Et donc, euh, ces 1500 espèces, elles sont recensées dans un livre euh, qui s'appelle Flore Laurentienne, qui est un ouvrage botanique de référence qui a été euh, conçu par le frère Marie Victorin en 1935. Ah bah, très bien, je suis ravie de l'apprendre. Ah, pourquoi je vous raconte bah, ça Je Pourquoi, pourquoi, pour qui, pour coût C'est <rire> parce qu'en fait, euh, le compositeur québécois Mathieu David Gagnon, il a donné le nom de cet inventaire végétal à son projet instrumental. Ok. Voilà, qui s'appelle Flore Laurentienne. simple, okay. Très bien. Euh, et donc au programme on a des euh, cascades de cordes, des claviers, des ondulations, des synthétiseurs Tout ça est très euh, musique classique Et donc dans ce projet, euh, il croise ces euh, deux grandes passions qui sont la musique la musique classique et le rock progressif J'avoue qu'on retrouve surtout le côté classique dans la, sa création, le, le néo classique Euh, mais ma foi c'est assez cool il y a une orchestration euh, assez forte derrière et là il vient de sortir le volume 2 de ce projet, il avait sorti un, un, un premier volume, donc le, le volume 2 s'appelle volume 2 il est sorti chez AirVNG un label qu'on aime beaucoup qui est plutôt ambiante, électro, euh, assez calme et on va écouter deux morceaux, on va écouter le morceau Voile et le deuxième ça sera Navi Navigation 4 de Flore Laurentienne de douceur dans ce monde de brut avec euh, le projet de Mathieu David Gagnon Flore Laurentienne. Un pur délice à deux doigts euh, à, à une semaine près on passait la même chose. Ah ouais bah comme quoi. Hein. Mais ouais, il m'a devancé. Si. Mais bon. Bref, on va enchaîner pareil, on reste encore dans quelque chose euh, de alors de moins doux que ça, mais de plus pop on va dire. Euh, avec, comment qu'elle s'appelle Rahil Jamali Fard Qui est une artiste new-yorkaise D'origine iranienne Et qui est une artiste pluridisciplinaire Puisqu'elle est à la fois compositrice, portraitiste Elle fait des portraits, voilà Alors je sais, j'ai pas compris si c'était des portraits de peinture Ou des portraits en littérature En tout cas, elle est portraitiste De photos Triste. quoi de photos. Elle est écrivaine aussi Et DJ aussi bien en live qu'à la radio Alors, sa musique à elle, c'est un mélange de jazz, de trip hop, de rock psyché, de folk et de pop, euh, beaucoup de pop. Elle a sorti son premier album en mai dernier qui s'appelle Flower at Your Feet. Euh, L'album est sorti sur le label Big Dada et euh, le morceau qu'on va écouter s'appelle Fable et il est en collab ou en featuring avec Beck. C'était Raïl Jamalifar d'avec Beck sur le morceau euh, Fable. Et bon, on va commencer à bouger son popotin avec <rire> le prochain artiste. Euh, euh, donc c'est un artiste bah, quand il enfile ses habits de lumière, le canyon Kabochijito, 29 ans devient Kaboché un torero du dancefloor. Tu allais dire un terroriste du dancefloor. Oh là là, Elena. Ça va pas, là Ça va pas, là On n'est pas sur news ici. Non, c'est vrai. On est sur Radio Campus Lille, la meilleure radio du monde. Et donc, ce bon caboché, il a été révélé par le collectif ougandais Nyege Nyege. Et c'est un artiste qui absorbe de tout, qui va de Michael Jackson à Tyler, qui est créateur, de Mia à Kenny West, de Grey John, Safari Williams. Vous l'aurez compris. Vous compris. On passe bien par des phases hip hop euh, hip hop musique soul et lui il s'est construit un style euh, plutôt électro pop baroque c'est assez spécial euh, c'est il est spectaculaire hein, si vous regarde si vous tapez son nom et vous regardez euh, certaines vidéos de lui hein, il y a vraiment ce, ce côté euh, visuel avec ses habits et il a un, un style sur scène donc euh, Avant d'en dire plus, je vous laisse écouter deux morceaux. On va écouter These dishes are gonna do themselves. 12 Quoi Il est trop long, non Il trop long, non Non, non, non. Et okay. Bangkok. Bang ça ressemble à Bangkok, PC Kuk comme euh, la famille Tuche. Tout de suite <rire> Caboché ».« These dishes ain't gonna do themselves. C'est un titre. What do, you, what do you know you be me caboché avec le morceau bancouk. Lena. Et eh bien très bien. Euh on en... non j'attendais que tu dises autre chose peut-être ah oui voilà. Et eh ben on vous souhaite un bon réveil de Et sieste. Un bon <rire> Alors on enchaîne avec noble rote. Noble rote c'est le Noble Rot. Ça fait un peu Toblerone. Oui. Noble Rot. Non mais là c'est oui voilà. Euh, C'est le projet studio d'Alex etkins membre des Mets, euh, que je vous ai déjà présenté dans l'émission. Au bi-herlandais, si je me trompe pas. Il me semble bien. Ouais. Et de Weird Nightmare. Et puis euh, Graham Walsh, membre des Holy Fuck. Alors ce projet-là, euh, donc eux ils sont basés à Toronto. Et ils ont débuté ce projet-là en 2011, bien que bien que leur premier album ne soit sorti que l'année dernière. Eh donc, le premier album s'appelle... Euh, « Heavenly Bodies, Repetition, virgule, Control euh, ». Il est sorti l'année dernière chez « Joyful Noise Recordings ». Et en gros, ils vont puisé leurs inspirations du côté de la musique de film, euh, l'expérimentation noise, la cosmic music, le psychédélisme, etc. etc. Ce qui est marrant, c'est qu'ils ont leur identité propre qui est assez bien marqué. Mais comme ils sont tous les deux curieux, euh, puissance 10000 ils se rejoignent sur le côté expérimentation. Donc ça donne ça euh, Le morceau qu'on va écouter c'est Si je ne m'abuse, casting no light Et vous allez voir c'est quand même pas mal noble blurote tout de suite et Noble Route avec le morceau Casting No Light pas mal oui oui comme tu disais c'est un petit côté bic oui effectivement je disais ça en off hein, euh, très chouette euh, prochain artiste que je vais passer de mon côté il y a des points communs avec Raïl que tu as présenté tout à l'heure ouais. euh, c'est Nabila Iqbal qui est, ah oui, oui, oui. qui est également une animatrice radio compositrice et DJ britannique qui est né à Londres et d'origine pakistanaise quand même pas mal de points communs avec Raïl. Ouais. Euh, elle avait sorti son premier album qu'on vous avait présenté dans cette émission qui s'appelle « Wagging of the Earth » sorti en 2017 sur le label Ninja Toon. Et ben là, elle arrive avec un... Elle revient avec un nouvel album. Elle revient, mais c'était en 2023, c'est pas si loin. Oui. Euh, qui s'appelle « Dreamer » avec la même recette et ma foi, une recette qui marche bien. On va écouter un morceau qui s'appelle « This World Could un... Couldn't See Us » de Nabila Utbal. Nabila Iqbal avec le morceau This World Couldn't See Us issu de son dernier album Dreamer à ah, ma, ma foi, très très chouette avec ses ce, claviers euh, en app derrière et ce... et cette voix à rythme un peu bah, ce un tempo peu... là, cette voix, ouais. que je vais pas vous retenir ce que vous venez d'écouter <rire> bah non, exactement hein, on voit si vous avez retenu l'altion oui. on enchaîne avec Upapayama euh, qui est le projet de songwriter et multi-instrumentaliste Alessio Ferrari basé à Parma en Italie son père faisait des voitures. C'est vrai Pas du tout. Ah bon Mais c'est juste ça Ferrari. Ah Ferrari. <rire> voilà. euh, moi j'étais sur Parmes. Oui, ah ouais, d'accord ouais. Ouais, ouais, ouais. De quoi de mesure. Ouais. Deux poids, deux ouais. Euh... certains sont la bouffe, certains c'est les bagnoles. Exactement, hein, je très <rire> boom. J'ai <rire> vu il regardez Turbo quand il était petite. <rire> Automoto dimanche. Ah oh, ouais <rire> Alors sa musique à lui est profondément enracinée dans les traditions folk orientales. Mais aussi occidentale Et euh, comme pour un artiste que je vous ai passé Il y a 2-3 semaines il me semble Je ne me rappelle plus de son nom Lui s'inspire vachement de la nature euh, Entouré de ces petites montagnes Du monde qui ah l'entoure ouais. Du monde spirituel oh ouais. Alors petite anecdote Figure-toi que il a inventé son propre langage Dans son premier EP qui était sorti en 2020 Comme Tolkien C'est étonnant <rire> C'est étonnant <rire> <rire> <rire> Non mais ouais Fou fou euh, Nous on va pas écouter celui-ci On Et va écouter ouais. Faut qu'il y ait quelqu'un Qui puisse parler avec lui tu vois Oui c'est vrai Parce que c'est bien D'inventer son langage Mais si es tout seul ouais. Oh oh Bonjour l'asile <rire> <rire> Hop hop <rire> Bon pas grave à part de toi la bonne charcut <rire> Hop le kimono Qui s'accroche dans le dos <rire> Oh non <rire> Alors nous on va écouter Un morceau de son début album The Golden Pound Qui était sorti en 2022 Chez Cardinal Fuzz Records Euh label UK, il me semble. Oh oh bah, ouais. Je dis ça pour combler, je me rappelle pas. Du... Si, Masse, le titre, c'est Masse. avec le morceau masse et on se disait en off le pauvre c'est lui qui s'est pris toutes les vannes oui bon la, la chance c'est qu'on passe des artistes internationaux qui comprennent pas forcément le français exactement ou peut-être qu'il comprend notre langage puisqu'il a inventé son langage ah, peut-être peut il a peut-être des facilités exact qu'il a fait le <rire> la linguistique exactement qu'il a pris le roumain comme notre, notre prochaine artiste qui s'appelle nous c'est une artiste qui est active sur la scène électronique depuis 2007 Pas mal. Depuis que j'ai eu mon bac. Oh là là Maintenant, vous pouvez décompter les années pour savoir quel âge elle a. 50 ans, Léna. En sachant que j'ai redoublé six fois. Ouais, <rire> je veux pas l'école, mais redoubler, est-ce que ça veut dire qu'on n'aime pas l'école ou qu'on aime beaucoup plutôt Peut-être, je ne peut sais pas. C'est question de point de en penses-tu, Noucha Je pense que je suis active sur la scène électronique depuis 2007. <rire> Donc elle est de Bucarest et elle fait une techno puissante. Euh, qui est brodée de mélodies quand même hypnotiques hein, pop pop pop et de bons kicks bien énervés et parfois bah, elle agrémente ses, ses morceaux de vocaux de mantras plutôt lumineux qu'elle délivre en spoken word un ah, peu comme des messages whatsapp des ex vocaux exactement, <rire> elle essaye de faire un chaos positif qu'elle essaye d'égrimer à travers ses sets et à travers les clubs où elle se produit Voilà, c'est militante de la musique cette Moucha. Et donc nous on va écouter un de ses morceaux qui s'appelle Chaos, c'est marrant tout à l'heure je dis Chaos positif. Et ma foi, il est très très bon tout de suite Moucha et sa techno venue de Bucarest. C'était il... Noucha avec le morceau KO, euh, comme ça, ça vous réveille bien pour ouais, écouter est... les derniers morceaux quoi. Il est 14 du matin, non, non, il est juste bientôt 16h Super, merci Pyro Quelque <rire> part il est 4h du matin sur Terre C'est <coughs> vrai, là où il y a voilà. Puis en podcast hein. vous pouvez l'écouter à 4h du matin C'est ce vrai, c'est vrai, ah ouais, vrai, vous avez le ah choix ah ouais, ouais. Euh je vous en ai parlé je vous en ai reparlé je l'aime beaucoup cette artiste elle s'appelle Faith Webster c'est une compositrice interprète Born and Raised in Atlanta euh, elle fait de la folk américaine elle puise pas mal de ses expériences de la scène hip hop justement Atlanta hip hop boum boum boum bref, bref, bref. <rire> Elle a quatre oh, albums maintenant. studio à son actif, le dernier était sorti en 2021 chez Secret League Canadienne euh, depuis, il y en a eu, il y a eu quelques singles dont euh, Bad Note Kiss qu'on va écouter euh, tout de suite. Euh, voilà, il est sorti quand ça Bad Note Kiss, je ne sais même pas, bah, je vous le dirai après, Et puis bon de toute façon, on s'en fout. C'est voilà, c'est bien, c'est Faith Webster. I want to Sleep in your arms But on kiss oh. Tefey Webster avec le morceau But Not Kids sorti en juin dernier. On va se quitter avec euh, le tout dernier single qu'elle a sorti donc en, le 11 janvier 2024 avec le rappeur Lil Yoti et là comme ça vous voyez bien aussi le parallèle entre scène folk la folk qu'elle fait et la scène aussi euh, hip hop rap euh, d'Atlanta puisque il est originaire d'Atlanta lui aussi. On vous dit à la semaine prochaine. Et, Et euh, euh, bah, bon festin nu Bah oui, voilà. C'est l'ego ring tout de suite. C'était goodbye Kevin. I